Unité 5. Leçon 2. Exercice 1. Distinguez « ch » et « je ». Cochez. A. C'est quel château B. Cherche dans le guide de voyage. C. Je cherche. D. J'ai trouvé la page. E. Génial Alors F C'est le château de Cheverny.